Je t'avais donné le meilleur de moi. Toi, tu as tout brisé mais mon cœur blessé ne parle de toi. Et je t'appelle. Je veux pardonner Je veux oublier Que tu es parti Moi Je te recevrai Comme par le passé Car rien n'est fini Et je t'appelle. Mais je